Cette année-là, Jean-Pierre Martinet retournait chez sa mère pour tenter de vivre encore un peu. Cette année-là, Jean-Dormesson expliquait sur TF1 pourquoi il est un grand écrivain. Pendant ce temps, Jean-Pierre Martinet débouchait une nouvelle bouteille de vin.